Allez, la b e l Rock sur le 8 9 4 c'est tout de suite, avec déjà une minute de retard. Sarah, tu crois quoi ou quoi Une minute, oh là là là. Une minute de retard, c'est pas f a jamais ê t r e p a r d o n n é r Ah là là, c'est pas faute de la petite Maya, hein, qui, a... qui a jamais eu autant de babysitters dans、ah、cette émission. C'est franchement、autant. terrible.、Hein. Ils sont tous à l'entrée, tous en train de la bercer. Et pourtant, ça fait du bruit. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars Mais bon Dieu, faut pas la bercer comme ça. Mais non. Oh là là là là, là. Bon allez. Attention,、euh... ils vont la ramener. Oui, Exactement. <rire> allez, la b e l Rock sur le 8 9 4 c'est tout de suite. J'espère que tu as la pêche, Sarah. a b s o l u m e n t Hein, puisque tu viendras、oh oui. tout à l'heure, mais pour nous parler d'autre s chose, s on y reviendra. Encore une émission bien remplie <rire> sur le 89-4 dans la、eh、Belle、oui. Rock ce soir, avec évidemment plein, plein, plein de nouveautés. Et puis des invités, on accueillera dans quelques minutes, ou、oh, d'ici une demi-heure, Lors et s i n du service culturel de la ville de Riorge, qui va nous parler de, des mardis du Grand Marais. Ça recommence mardi.、Oui. Oh, trop bien. J'espère que tu es au courant, Sarah.、Euh, Juste un petit peu. Bon, très bien. Et puis <rire>、euh, vous connaissez Sylvain, hein, Sylvain qui vient faire le co-animateur dans cette émission qu'on va recevoir sous une autre casquette aujourd'hui, puisqu'on accueille. Sylvain, l'artiste, un petit peu plus tard aussi pour nous parler, puisque ça sera lui qui ouvrira la nouvelle saison des Mardis du Grand Marais、ouais. avec toi, Sarah. Allez, faut pas le dire, c'est un, un secret,、hein. tout le, non, le, est tout le pas monde est、secret. au courant. s e c r e t bah je crois, ouais, mais bon, on va parler de ça tout à l'heure. On、crois. parlera de ça de tout à l'heure, oui, exactement. Le temps de s'écouter quelques nouveautés. Tiens, Fiju,、euh, comment ça Fujuya et Miyagi, on dirait un groupe japonais, pas mais pas du tout, pas du tout, Sarah. C'est un groupe anglais、euh, qui、oui. s'est formé à Brighton en 2000.、Oui. Euh, un groupe qui se, se d é c r i t e e m ê m e comme étant fortement influencé par des groupes. c r o w t rock des années 70, tels、mm. que Cannes par exemple, ou alors Nœud,、euh, mais également par des artistes de musique électronique comme Apex Twin, déjà ça, ça sonne bien tout ça.、Hein. Bah oui, oui, oui. oui. Et、euh, en fait, le, le, le nom de groupe, il y, y a une raison pourquoi c'est tellement bizarre. Ah,、oh, dis-nous, s'il te plaît, dis-nous. Bah oui, c'est un assemblage de deux mots. On a Mijaga, M, M, Miyagagi. <rire> Je sais même、ah, pas quand tu l a prononcé. Ah, ça c'est un <rire> premier, premier micro en plus. <rire> Fujuya et Miyagi, voilà. Oui, apparemment, Miyagi, ça, ça vient d'un personnage dans le film que. Karate, euh, Karate Kid. Kid. Karate voilà, Kid, d'accord,、voilà. ok, très bien. Et、euh, le fu Fujiya,、oui. euh, c'est marque de lecteur de disque. Ouais, c'est du discount à mon avis, hein, du pas cher.、Hein. Bon, <rire> en tout cas, Fujiya et Miyagi, ils ont eu plusieurs années de vache maigre.、Euh, le groupe qui a commencé à être reconnu à partir de 2003. Et depuis, il y a eu un premier album, deuxième album qui a cartonné. Voici le troisième album、mm -hmm. qui arrive, ça s'appelle Light Bulbs.、Euh, troisième album donc,、euh, qui est sorti cette semaine, il me semble. On s'en écoute tout de suite un extrait dans la Belle Rock, ça s'appelle Knickerbocker. Oui, tu veux dire quelque chose, Sarah Pas n i c k e r b o c k e r tu sais qu'est-ce que c'est Non, je ne sais pas. Pas n i c k e r b o c k e r Glory, c'est un glace formidable. Bon, bah très bien. En tout cas, le morceau est bien aussi, ça tombe bien. Allez, f u j i a et Miyagi dans la belle rock tout de suite. n i c k e r b o c k e r Vanilla, Strawberry, n i c k e r b o c k e r Glory, Vanilla, Strawberry, n i c k e r b o c k e r Glory, Vanilla, Strawberry, n i c k e r b o c k e r Glory, Vanilla, Strawberry, n i c k e r b o c k e r Glory, Vanilla, Strawberry. Boker Tiré de leur troisième album qui s'appelle Lightbulbs, tu sais quoi, Sarah、What? Il me donnerait presque faim avec、euh, tous ces noms de glace là, comme ah ça. Ah, bah oui, mais n i c k e r b o k e r Glowit, c'est très grand. Oui. Et il y a beaucoup de niveaux. D'accord, c'est bon ça. Il y a bon, plein、ça. de choses dedans. C'est bon ça. C'est、ouais, euh, ouais. spécialité anglaise Ah, bah oui.、Oh, oui, oui. oui c'est très oui, vieux. C'est c o n n u p a r les grands-mères. Bon, très bien. Cet album est vachement bien.、Hein. Light Bulbs.、Euh, beaucoup de nouveautés. un peu, Si vous nous rejoignez un petit peu en retard dans la Belle Rock, sachez qu'on aura quelques invités ce soir. Sarah, évidemment, vous l'aurez tous reconnu, qui、oui. nous parlera d'un projet avec Sylvain. Sylvain, notre Sylvain, notre, notre Sylvain, Sylvain, Sylvain de la Belle Rock. Et oui, qui va débuter la saison des Mardis du Grand Marais. Et puis, puisqu'on parle des Mardis du Grand Marais, l a u r e c e s s i n une des organisatrices. De, ce, de cette très belle soirée du côté、ouais. de Riorge qui nous rejoindra d'ici une demi-heure. Elle est occupée en ce moment, là, à l'entrée. <rire>、euh, voilà, elle nous expliquera tout ça un petit peu tout à l'heure. Et puis, on parlera donc un petit peu de, de, de cette nouvelle saison hein, qui va commencer mardi. Et puis, plein de choses. Si vous êtes du côté du skatepark, tiens, apparemment, Simon qui à l'entrée aussi nous a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de monde hein, qui a été voir、euh, ce contest, hein, Trash、ouais. Beacon Contest aujourd'hui. Et puis,、euh, n'oubliez pas aussi ce soir après, after party, hein, un petit peu de, de、mm -hmm. la. Rock du côté du terminus, puisqu'on dira bienvenido a nos amigos Los Alamos. Je suis, je suis nul en espagnol. Attention,、ah, parce qu'ils sont dans la ville en ce moment. Ah bon, ils écoutent peut-être. <rire> bon, bah salut les gars.、Euh, non, non, en tout cas, ils joueront ce soir du côté du, du terminus. Il faut absolument y aller. Hein, les nouvelles coqueluches de la scène argentine, on en s o r t un petit peu plus tout à l'heure, puisqu'on aura l'occasion de s'écouter pas un, mais deux extraits、ah, pour deux... vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. En attendant, on repart du côté de l'Angleterre, Sarah, avec un projet、oui. qui s'appelle David Cronenberg's White. l、voilà, euh, a femme de David Cronenberg, le,、oui, le réalisateur.、Voilà. Pourtant, rien à voir puisque c'est une idée originale. C'est un compositeur qui s'appelle Tom Main, qui est né à Stockport. Alors,、Europe. depuis, hein, il a descendu dans le sud puisqu'il a déménagé à Londres.、Mm -hmm. et il a créé donc ce groupe à la fin de 2002, il me semble.、Hein. Oui, oui, 2 0、euh, oui. La particularité de ce groupe, c'est qu'il fait partie de la scène anti-folk, c'est-à-dire qu'il écrit des chansons à la fois drôles et dérangeantes.、Euh, ils sont quatre, hein, je crois, Sarah, dans ce groupe. Ils sont quatre. Nous avons Tom qui joue le guitare. Et il chante. On a Stuart qui joue la batterie, un autre Tom qui fait le violon et a m y qui joue la basse. Alors il y a un album hein, qui est sorti, un album, excellent album, premier album pour David Cronensberg Wife. Tout de suite, un extrait dans la Belle Rock, ça s'appelle Coming to Your Hometown. ファンの名前は。 Kids, on vous les a présentés en long et en large dans cette émission tirée de l'album, premier album, un parti traumatique, un album enregistré et produit par Bernard Butler,、mmh. le ancien guitariste des Suèdes, un groupe qui est très jeune, puisqu'il y a deux ans ça n'existait toujours pas. Et il revisite la pop anglaise de bien belle manière, bien qu'il soit américain. Ils viennent de Floride, Sarah. Oui, Jacksonville, ouais, à exactement.、Précise. Les Black Kids, c'est un très bon album, peut-être un des meilleurs albums de la rentrée à notre goût ici、Ouh. dans la b e l l e r e n e Vous savez, ce soir, je vous ai parlé de Los Alamos. Ça fait un bon moment qu'on qu en parle hein, sur cette antenne.、Oui. Euh, notamment la semaine dernière, on a fait le. On était un peu bourrin hein, sur cette date. Ah,、euh, ah, en tout、ah, cas, ça nous fait vachement、fois. plaisir. Tiens, une petite page、euh, concert. Ça, c'est ce soir. Donc, Los Alamos à partir de 20h30 du côté du terminus, du côté du,、euh, de, de la gare, Arwan. Venez nombreux. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre festival qui se passe du côté de Saint-Etienne qui va commencer jeudi du 25 septembre au 5 octobre. C'est le festival Poteau Carré, la quatrième. Édition festival hip hop avec des concerts, des graves, des DJ, de la danse, du beatbox, du slam,、euh, du basket, du théâtre. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses.、Euh, tous les renseignements sur www.myspace.com/slash poteau carré, poteau comme, comme un p o t e u n pote, un p o t o s donc au pluriel et carré sans accent, c'est A2RES. On vous rappelle le festival, l'excellent festival hip hop qui se tiendra donc du côté de Saint-Etienne du 25 septembre au 5 octobre. Allez visiter. Le site MySpace. Et puis un autre concert aussi, décidément, jeudi sera bien rempli puisque jeudi il y a un concert d'un groupe américain.、Euh, c'est du côté de l'épicerie moderne à Lyon. Et puis on a passé des Black Kids, on va passer aux Black Lips maintenant qui sont e、mmh. r donc、euh, en concert. Groupe de rock, garage, hein, originaire d'Atlanta, c'est en Géorgie aux États-Unis. Ils se sont formés en 2000. Sarah,、euh, ils se définissent eux-mêmes comme un groupe de Flower Punk. Oui, Flower Punk.、Ouais. Donc、euh, c'est、euh, euh, les fleurs qui, qui... Peur de l a p é t a l e Ouais, mais en tout cas, qui sont bien punk.、Hein. La preuve, hein, ils ont un son qui rappelle un petit peu les Kings des débuts. Un son un petit peu sale hein, quand ils chantent faux, enregistré en général en prise directe. Mais le plus intéressant, et j'espère qu'on va vivre ça du côté de Lyon, je、ah、vous、oui. rappelle ce jeudi,、euh, c'est les concerts des Black l i p s Ils sont entachés d'une solide réputation d'énergie.、Euh, oui. Sarah, ils sont connus aux États-Unis pour、euh, des prestations assez spectaculaires, on va oui, dire. Oui, en fait, je conseille que si vous allez les voir, il faut, il faut vous mettre sac en sac poubelle. En sac poubelle, d'accord, ouais.、Mais、comme ça, ou, ou sinon, Un truc contre l e pluie ou une chose comme ça. Parce que tu risques d'être craché dessus. e u a i s c'est ç s Alors, ils sont ils sont connus aux États-Unis pour des prestations déjà à poil.、Hein. Ils、ouais. sont nus la plupart du temps.、Euh, également aussi, ils utilisent beaucoup de, de vomi, pourquoi d'urine, des feux、mmh. d'artifice et des poulets aussi. Des poulets qui tuent sur scène et qui balancent aux gens. C'est plutôt sympa.、Ouais. Euh, en gros, ça crache, ça sonne,、euh, ça cogne, ça joue n'importe où.、Hein. Ils jouent dans les jardins, salons, clubs, festivals. Et apparemment, et apparemment, c'est ça qui est très intéressant aussi, dans n'importe quelle position. Voilà.、Ouais. Voilà. Ah, le Karma Sutra de Flower Punk. Par exemple, pourquoi pas Peut-être ça aura donné、euh, <rire> des idées à Los Alamos hein, qui nous écoutent ce soir.、Euh, d e s poulets, pourquoi pas Au terminus, ça peut le faire ouais, aussi. Le vomi, on s'en passera. L'urine aussi.、Ouais. Euh, en tout cas, dans n'importe quelle position, ça peut être très sympa. <rire> Allez, les Black Lips, on se les écoute tout de suite au k a t r i n a C'est en concert donc ce jeudi 25 septembre à l'épicerie moderne à Lyon. Heureusement, il ne voit pas la position qu'on est dedans pour faire cette émission. Non, c'est clair, mais c'est ça. <rire> tu vois, c'est ça l'avantage de la radio. Allez, un petit peu de son au garage tout de suite. Black Lips. On est parti. sonne un petit peu comme le reste du vomi des Black Lips. Pourquoi non, pas? Non, en fait,、hein. je voulais dire, c'est bien, tu laves tes mains après, que t'as pissé, c'est bien. Ouais, très bien. Merci, Sarah. <rire> Euh, les Black Lips, donc pour commencer, un son cradagne un petit peu haut. Catherine, on vous rappelle qu'ils seront en concert ce jeudi 25 septembre à l'épicerie moderne de Lyon. Et puis à l'instant, Sarah, connais-tu un artiste français qui s'appelle Jean-Claude Vanier Il faut dire non. Bon, alors très bien, il faut que je t'en parle un petit peu ouais, quand même. Allez, parce que c'est un grand monsieur, c'est un auteur, compositeur, interprète et arrangeur musical. Alors il est en France, il est connu pour avoir été, par exemple, c'est juste un exemple, hein, il, a, il a fait plein de choses.、Euh, orchestrateur, par exemple, dans les années 60 de Brigitte Fontaine, Barbara et Johnny Hallyday.、Oh. Euh, que je t'aime, c'est lui par exemple. Tu sais、ah, que tu je te thème. Oh là là, Sarah,、consuluté. tu ne suis pas. Bon, <rire> c'est pas grave.、Euh, il a fait aussi pas mal de tubes hein, pour des artistes tels que Michel j o n a s Claude Nougaro, François Zardy et encore、euh, plein d'autres.、Mm -hmm. Mais, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant, en 1971, il collabore avec un certain monsieur Serge Gainsbourg. Je le connais. Et i l c o m p o s e ensemble l'album Histoire de Mélodie Nelson. Hein, ça, c'était en 71. Je le connais. Il y a eu une、connais. collaboration avec Gainsbourg qui a duré à peu près deux ans.、Euh, toujours en sa, en sa compagnie, par exemple, il a réalisé plusieurs musiques de films Cannabis, La Horse et slogan. Et、mm -hmm. en 1972, il a composé un album qui s'appelle L'Enfant Assassin des Mouches,、euh, une sorte d'instrumentaux en fait, qui ont été composés dans la foulée de m é l o d y Nelson. D'ailleurs, ça s'entend un petit peu au niveau des、ouais. arrangements.、Euh, pour l'anecdote, quand c'est、euh, Jean-Claude Vanier hein, qui était devenu bien pote avec、euh, Serge Gainsbourg. Et il est passé chez lui un après-midi、euh, d'avril pour lui faire écouter justement c e s instrumentaux qu'il venait d'enregistrer.、Mm -hmm. Et à l'époque, il n'y avait pas de mouche.、Hein. Il n'était pas question de mouche en fait. Le mot mouche n'apparaissait nulle part.、Okay. Euh, Gainsbourg, vachement impressionné par Tout ce qu'il venait d'entendre, de, a dit C'est carrément génial, Jean-Claude, laisse-moi passer la nuit dessus. D'accord、mmh. Donc Jean-Claude dit Ok, pourquoi pas. Effectivement, peu après, le lendemain, Jean-Claude revient et Gainsbourg avait imaginé, dans la nuit, grâce à la musique de, de Jean-Claude Vanier, un petit conte cruel et tordu d'un enfant qui assassinerait des mouches. Mmh. Et qui finirait collé sur un papier tu e n f a n t C'est un peu dégueulasse quand même.、Hein. Ah, c'est l'enfant qui, est... qui finit、oui, cela. Oui, le...、oh, bon. oui, Sarah. En tout cas, cet <rire> album est culte hein, maintenant.、Euh, ouais. En octobre 2006, d'ailleurs, il y a eu une représentation. C'était la première fois en public qu'il a réinterprété、euh, non seulement l'histoire de Melody Nelson, mais l'enfant assassin des mouches. C'était sur une scène que tu connais bien, Sarah, du théâtre Barbican à、ah, Londres. Et、euh, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en profiter nous aussi, puisque le succès a été tel que le spectacle L'enfant assassin des mouches. Mouches et l'histoire de Melody Nelson vont revenir sur scène. Ça sera du côté de la cité de la musique,、mm -hmm. du côté de Paris. Ça sera les 22 et 23 octobre prochains, avec beaucoup d'invités. Il y aura par exemple Alain Chanfort qui sera là, Mathieu Almari, aura Brigitte Fontaine, il y aura Brian Molko, le leader de Placebo. C'est、euh, ouais, un gros gros gros truc. Jean-Claude Vanier, en tout cas, cet album est vachement bien. L'album s'appelle L'enfant assassin des mouches. Il y a eu plusieurs rééditions. Ré ré ré Je crois qu'il y en a une qui est ressortie il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière. Et si vous connaissez pas et que vous êtes f a n de Gainsbourg, période, histoire de Melody Nelson plus R, tout ce genre de, de, de musique, vous allez adorer cet album. Voilà,、mmh. petite page,、euh, petite pause, hein, on va dire un petit peu Jean-Claude Vanier. Terminé, Sarah, on repart du côté de l'Angleterre. Oui, on repart en Angleterre、euh, avec quelqu'un qui a fait beaucoup de choses aussi, hein, parce que la fille、euh, Holly Go Lightly, elle a fait、euh, plus que 13 albums. Dans ah oui,、temps. quand même, ouais.、Euh, Déjà pas mal. Elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Head Cotties, c'est ça Voilà, The Head mais,、euh, c o a t i e s mais maintenant c'est notre projet. C'est Holy Go Lightly and the Broke Offs.、Euh, ça fait、euh, deux albums qu'elle a fait avec eux. Ouais, et il y a、euh, un nouveau qui arrive Il y a un nouveau qui arrive fin septembre et il y a le premier qui est sorti en 2007.、Bon. Donc là, on va prendre、euh, un nouvel, nouveau morceau qui s'appelle Devil 2. Et bien, on est parti. Holy Go Lightly and the Broke Offs. At n If you wanna be like us, you better work every night、But Que s o r t i cet été, ma foi, fort sympa. Santo Gold, Nerd et Julien Casablancas, une chanson créée pour fêter le centième anniversaire des célèbres chaussures Converse. Ça va plutôt pas mal hein, quand il y a une marque comme ça qui peut se payer、euh, le 3 talents comme ça, ça va bien. C'est bien.、Euh, produit par Pharrell Williams, donc avec、euh, aux voix hein, Santo Gold et Julien c a s a b l a n c a le chanteur des Strokes.、Mm -hmm. Ça va plutôt pas mal. Apparemment, j'ai pas vu le clip, mais le clip est, est, est bien aussi.、Hein. b Est-ce n bien. Est que quelqu'un a vu le clip non. non. Bon, allez, on accueille、euh, Laure. Laure, comment vas-tu Très bien. Bon, bah, tu vois, tranquille, hein, ça se passe bien. On est on en est famille. Je suis toujours、ici. avec vous. Ouais, ouais, bon, bah, ça va. Mais c'est un f i r s t C'est quoi une peur fouette? C'est la première fois vrai, vrai. dans l'histoire de l'émission Oui qu'on se trouve deux filles c e c ô t é Ah,、euh, enfin, du enfin. nouveau! Ta g u e u Ah,、wow. euh, ouais, ouais, o u a i Je vais commencer à bafouiller, <rire> je vais devenir tout rouge. Bon, voilà, <rire> allez.、Euh, oui, l o r e donc l o r e c'est ça, hein, du service culturel de Riorge. On t'accueille pour parler des mardis du Grand Marais, la saison qui va recommencer. On va faire juste une petite parenthèse, Los Alamos. Je t'ai fait venir juste avant parce que Los Alamos, tu connais bien, c'est des potes.、Hein. Pas mal. Pas mal, ouais. ouais. <rire> Rassure, dans les trois prochains jours, tu vas les connaître encore mieux. Voilà, oui. Bon, très bien. Il faut dire que leur accueil, l e tout ce beau monde qui vient d'Argentine, qui est en tournée en ce moment en France, ils sont arrivés. Ils étaient du côté de Lyon hier soir, ils jouent au double 6. Et ce soir, ils jouent du côté du Terminus après l'émission. Donc,、euh, tranquillement, on reste sur la b e l l Rock et puis après, on file du côté du Terminus pour un set acoustique. T'as vu les balances un petit peu J'ai pas vu les balances, mais je les ai vues au mariage du chanteur cet été. C'était franchement pas mal. On accepte ça. Dit, promet ça ce ça soir. le fait.、Euh, en tout cas, donc, blues, comment tu décrirais leur musique, toi, par exemple、euh, Rock, un peu planant, road movie Ouais. Mais des fois ça s'emballe un peu et c'est sympa aussi. Ouais, des petits, mots, des petits morceaux country aussi un petit peu quand même. Exactement, c'est festif et doux. Alors il y a un album qui s'appelle, alors là je suis nul, à chaque fois je dis ça, ça s'appelle <rire> Elfino Arte de la Vanganza ou Vanganza C'est Seb pas mal Seb. Vanganza, c'est pas mal Vanganza. Vanganza, t r è s bien, très bien. Un album enregistré <rire> à Buenos Aires. Non, il, faut, il faut le casser, Laure. On, on est deux filles、euh, maintenant, il faut le casser. o k、okay. Ah bah c'est con, t a s perdu le micro. o、oh. <rire> On peut faire ça aussi, Sarah. C'est moi qui contrôle hein, de ce côté. Attention. Euh, L'album est sorti le 15 juillet. On vous a dit i l a été lu、euh, coup de cœur des disquaires、euh, Fnac. Je crois qu'il y a eu un bel article sur、euh, Rock and Folk. Il y a eu de beaux articles hein, et puis aussi beaucoup beaucoup de diffusion dans, dans la Bell Rock. Ils étaient donc en tournée et ce soir ils seront du côté du Terminus. Et bien on s'en écoute.、Euh, J'ai choisi deux extraits parce qu'il y a deux facettes. Il y a le, le morceau un petit peu plus endiablé, on va dire, et les morceaux plus calmes, plus acoustiques. C'est ce qui risque d'arriver ce soir. Un titre qui s'appelle El Viento. 家族の人生の祈願の祈願の祈願の祈願の祈の祈 u s t a l t t l e s h El viento, los Alamos. Un petit peu de musique argentine dans le poste, ça fait plaisir comme ça. Ça donne presque envie de se mettre à l'espagnol. Je dis presque. Et ben. Toi, tu le parles bien, l'espagnol. On est tous à t o u cœur avec toi. Ouais, ouais, ouais. Je vais m'y mettre. Ça serait bien de parler une troisième langue. Dit-il. <rire>、euh, en tout cas, hein, donc, du, de la musique argentine dans le poste. Et puis、euh, ce soir, à Rouen, hein, on vous le répète encore une dernière fois ce soir.、Oh, Peut-être on leur dira avant 20h quand même. Ils sont en concert du côté du Terminus, du côté de la gare à Rouen, pour un concert exceptionnel, puisqu'ils sont venus carrément d'Argentine. Et oui, tout simplement, attention.、Hein. Pour nous. Et ils crèchent chez toi alors, c'est bon ça. Exactement. <rire> Pas、euh... trop de fans devant ma porte pendant 3、bon. jours. Bon, bah écoute, on verra bien.、Hein. Du moment <rire> qu'ils posent des fleurs et tout ça, ça ira quand même. Ouais, pour des hommes. Je n b a h o t n on va très bien. Allez, les filles, allez tous du côté du terminus ce ah soir. Ah, oui, des、euh, beaux mecs ils sont tous à chez l'eau. Ah, tu vas être fatigué e demain, demain, ma fille. o a i s ouais. Euh, El Vento, i <rire> c'est un extrait qu'on vient de s'écouter. Alors, il y a des choses plus endiablées hein, sur cet album. Cet album qui s'appelle El Fino Arte de la Vinganza. Il y a des choses, par exemple, comme m a l a n s e m i i a Je crois que je prononce pas trop mal. Ça, pas mal, pas bon, mal. Ça veut、bien. dire quoi Bon,、tu、je sais, sais? pas. Je sais pas, non. non、ouais. On leur demandera, On leur demandera bah, tout à l'heure. On、oui. leur demandera tout à l'heure. voilà, Sur cet album, donc, des o n c d choses un petit peu t t i p e plus country, un petit peu t t i p e blues comme cet、euh, extrait. m a i l à c'est Mila. Salamos avec Malas Emilia. Encore une fois, l'album est sorti disponible d'ailleurs si vous allez sur http://labelrock.blogspot.com.、Euh, que vous êtes、euh, familier avec、euh, ce site internet. Vous savez qu'à chaque fois qu'on joue un disque, on met toujours、euh, les liens internet hein, des, des, des sites et vous retrouverez le site internet、euh, concernant Los Alamos où vous retrouverez d'ailleurs toutes les dates de la tournée ainsi que c'est bien pratique la liste des endroits où vous pourrez acheter le CD parce que je crois que le plus près ça doit être à Lyon, le Virgin à Lyon, il me semble. soir au terminus. Oui, o ou ce soir au terminus.、Ah. Exactement. Cette belle voix qui vient d'enchanter de, le 894, c'est l'heure. C'est l'heure qui est venue, puisqu'on parle beaucoup de live, c'est reparti la saison des mardis du Grand Marais. Ça va commencer mardi, mardi, mardi, m a d i avec、euh, une belle première partie locale. On y reviendra un petit peu plus tard avec、euh, Sylvain et Sarah.、Euh, en tout cas, on va faire un petit rappel、euh, historique pour tous ceux qui ne connaissent pas encore les, les Grands Marais. C'est commencé quand、euh, On ne se r e v i e pas comme ça, je ne sais pas. <rire> c'est la neuvième saison. C'est la n e u v i è m e saison. d'accord. Voilà, donc, tu calcules la date.、Euh, voilà. Est-ce que ça a beaucoup changé au fur et à mesure des années、euh, Ça a gagné en fréquentation, peut-être aussi parce que ça a gagné en qualité de groupe.、Euh, on a acquéri la, la confiance des, des tourneurs et,、euh, et de pas mal de partenaires qui font qu'on a des groupes qui sont de plus en plus connus ou des puissances montantes. Et du coup, ça draine du public. Donc、euh, voilà. D'accord. Quand tu dis que ça a beaucoup évolué au niveau de la fréquentation, c'était comment la première année Nous, on n'était pas, pas dans le coin. Hein, mais je veux dire,、euh, c'était、euh, un défi,、euh, vraiment un gros défi au départ de lancer ça, une soirée comme ça le mardi ou pas、euh, Oui, oui, c'était、ouais. oui, un défi. Je pense que personne pensait que ça allait évoluer comme ça. D'accord.、Voilà. Tu veux des chiffres un peu Ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors, par exemple, en 2003-2004, on était parti sur 165 spectateurs de moyenne. Et aujourd'hui, on est à 317 pour la、ah, saison、oui. dernière.、Voilà. D'accord. Donc, c'est en. Constante évolution au fur et à mesure des années. D'accord,、ouais. pourquoi ce succès en fait、euh, La qualité de la programmation, certes, une équipe qui s'est、euh, construite avec、euh, différentes missions autour de la programmation. Donc c'est pas que les concerts, mais c'est、euh, toute, euh, toute une démarche autour des concerts d'aller de à la rencontre du public,、euh, des partenariats avec、euh, des, grosses, euh, des scènes plus grosses ou des festivals plus gros sur la région. C'est quelque chose qui est assez nouveau, hein, ces histoires de coproduction, quand même, o u ça a toujours existé Alors Cette année, on n'a pas vraiment de coproduction avec d'autres、euh, festivals.、Euh, on a des coproductions avec des associations locales.、Euh, non, ça n'a pas toujours existé. Ça, ça s'est fait au fil de rencontres du programmeur, donc Cyril, euh, sur, euh, sur des réseaux. Au niveau de, de, de la programmation j u s t et m e n et de la sélection, comment ça se passe au niveau des groupes C'est des coups de cœur C'est des gens qui sont, qui sont en pleine tournée Comment ça se passe Il faut que ça suive l'actualité musicale Voilà, Cyril、euh, travaille Sur le repérage avec des réseaux qui, qui, qui pissent, notamment le Printemps de Bourges. D'ailleurs, on est relais de Tagada de Soins de Soins pendant un an.、Euh, voilà Le Maillon aussi, qui est un réseau de programmateurs sur, sur la région Rhône-Alpes. Euh, et puis voilà, au fil de rencontres.、Euh, ça se passe comme ça, ouais. Ça se passe comme ça, exactement. Alors il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est essayer de mettre en valeur les groupes locaux. Exactement. Notamment cette année, il y a pas mal de premières parties qui vont être locales. Voilà, donc avec、euh, ben, Sylvain Giraud, dont vous allez parler tout à l'heure, qui ouvre le bal avec n e r v o u s Cabaret mardi prochain. Et puis ensuite Made in Nowhere, qui feront la première partie de Seed Matter le 7 octobre. Puis Cartel 312、euh, en novembre, en première partie de, de Dynamics. Donc c'est vraiment faire profiter des qualités de, de live.、Euh, Professionnels, aux groupes locaux qu'on qu estime prêts et, et qu'on a repérés. Et comment ça se passe justement s'il y a des jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui ont monté un groupe, qui forcément vous les connaissez peut-être pas encore,、euh, prendre, prendre contact avec vous Exactement, nous envoyer une démo ou nous faire écouter s'ils ont du son sur un MySpace,、euh, puis venir nous rencontrer tout simplement parce que les groupes locaux n'ont pas forcément le matériel de groupe professionnel, donc、euh, puis nous tenir informés de leur date, qu'on puisse aller les voir en, en live et se, se faire une idée. D'accord, très bien.、Voilà. Euh, le fait、euh, des groupes qui sont un peu plus connus,、euh, il y a de plus en plus de groupes internationaux qui viennent du côté de, de Riorge, ça, ça fait plaisir.、Ouais. Euh, beaucoup de groupes nationaux aussi, ça tombe finalement pas mal pour hein, le mardi. C'est vrai que ça se bouscule pas aux portes, le nombre de, de, de, de, de soirées qui peuvent arriver le, le mardi Non, c'est pour ça que, oui, en effet, on est, on est bien positionnés aussi, parce que les tourneurs euh, euh, qui, qui, euh, qui ont. Qui ont compris que ça fonctionnait,、Ils、sont contents de trouver une date sur la route le mardi. Et nous, on est contents de trouver les groupes, du coup. Donc, c'est bien.、Ouais. Autre chose qui est remarquable avec les mardis du Grand Marais, c'est le choix de la programmation musicale qui est assez,、euh, même très éclectique, on va dire. Encore une fois, cette année, on va faire un, un aperçu de, de la saison à venir. Il n'y a pas une tendance qui se dégage, mis à part un petit peu de pop-rock quand même Pour ce pr premier semestre,、euh, ouais. peut-être plus.、Euh, en même temps, il y, y a du jazz déjanté, du, de la soul, reggae dub, il y aura de l'électro.、Euh... Voilà, C'est représentatif de la scène des musiques actuelles qui est aussi très éclectique et très métissée. Ouais, et aussi toujours ce souci de faire plaisir au public, hein, de leur faire découvrir plein de choses. Voilà, notamment cette année, on a mis en place un tarif club.、Ouais. Euh, c'est un peu des, des coups de projecteur qu'on qu qu met sur des groupes ou des styles de musique、euh, on, voilà, pour lesquels on, on estime vraiment que ça vaut le coup de venir découvrir. Donc, c'est tarif unique à 6 euros. D'accord. On parlera un petit peu plus tard des, des détails pratiques, hein, notamment les tarifs,、euh, la m u s i q tech on parlera aussi de, du site internet.、Mmh. Euh, juste euh, parler encore une fois des coproductions, notamment avec l'association Papillon Bleu c'est un gros coup hein, cette année. Voilà. Autour de Jessie Sykes. Donc, je crois que ça faisait un moment qu'ils voulaient les, les, la faire venir. Et puis,、euh, et puis euh, ça s'est décidé. La saison était bouclée、euh, avec le théâtre. Et du coup, ça, ça a pu se faire sur les Grands Marais, puisque nous, on n'avait pas arrêté encore、euh, la saison. Donc, Jessie Sykes, le 14 octobre. Très bien. Autre chose aussi, ce s t pas seulement que de la musique, les Mardis du Grand Marais. L'année dernière, on a eu le droit à une coproduction avec l'Espace Renoir, c'est ça Qui est reconduite cette année, en effet. Ouais, donc très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir、euh, mater cette année On va pouvoir mater、euh, Dig. Dig. <rire> donc, comme Un film qui est sorti en 2005, c'est un film documentaire qui est assez exceptionnel puisque la réalisatrice a suivi pendant 7 ans deux groupes de rock américains qui n'ont pas du tout eu la même destinée. Non, les Dandy Warhols hein, qui sont qui, archi connus. Qui continuent tourner. Et、euh, l'autre、voilà. c'est Johnstone Massacre, c'est ça Brian Johnstone Massacre. o m i a Massacre,、ah, massacre ouais. Ouais, <rire> voilà. qui, euh, qui eux, non, n'ont pas du tout explosé et,、euh, et voilà. Bon, bah très bien, alors. Écoute, on te retrouve dans quelques instants.、Hein. On va faire venir、euh, un petit peu plus tard,、euh, d'ici quoi Allez, un, un morceau, en gros, deux morceaux.、Euh, Sylvain, qui va nous, te rejoindre, hein, Sarah. o、oui. n va parler du, de cette première partie hein, de、oui. mardi. On va mettre、euh... des autres chapeaux pour une fois. Oui, a s exactement. Juste le temps de, de s'écouter une petite nouveauté. Sarah, je sais que tu adores beaucoup、oh, euh, oui. The Streets. Ah、oh, oui, oui, franchement, moi, j'adore ce groupe. C'est un, un groupe, bon, pas un groupe en fait. C'est un mec, c'est Mike Skinner. Euh, qui est The Streets. Et、euh, j'étais trop contente à trouver qu'il est prêt de sortir son quatrième album. Ouais, quatrième album qui est sorti cette semaine qui s'appelle Everything is Borrowed.、Ouais. Pas mal de, de changements sur cet album puisqu'il e s t enregistré avec des instruments live.、Bah、c e s t、oui, à dire、là. pour tous les techniciens qu'il n'y a plus de plug-in, c'est tout en live. Ça, bah ça, il,、bon. a, il a un budget qui est un peu différent maintenant. Le premier album, c'était dans sa chambre avec pas grand-chose. Et maintenant, je crois qu'il a des moyens de faire un petit peu plus. Ouais, et je Donc, crois、euh... qu'il veut changer de, de pas mal d'horizon s en fait. Un peu Puisque cet album, c'est officiel, ça sera l'avant-dernier de bah, la discographie des Streets. Puisque, ça apparemment, dit. Si, si, si, si, Mike Skinner a a n n o n c é qu'après celui-là, il y en aura encore un autre. Et après,、ouais. c'est fini, puisqu'apparemment, il veut se concentrer sur、euh, la réalisation d'un film au cinéma.、Oui. Euh, en attendant, cet album, donc Everything is Borrowed, est vachement bien. Il y a 11 titres dessus. Celui-ci qui s'appelle On the Flip of a Coin. Vous allez voir, c'est assez différent pour、euh, du Streets. Mais c'est bien. From the point he gazed from, the choice was made, but walk the cave or the shore. The oily cave seemed to breathe on him from gravestone jaws. His little hand grasped in anguish as he weighed up his coin. Somewhere a blue-eyed girl in the world is just waiting for a boy. Footprints trailed as if trod by slaves up to the grey cave floor. But not one g r a z e from anything ever escaping this f o r t So with coin on hand, his joy came back when ordered to take the shore. Why on earth has he wondered the warmth of my obeying this coin? Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you normally avoid. And promise me, you'll follow what it says, whatever it says. Again, walk within the trusted beach or swim the swell of the sea. And again, the scary alternative looked like certain death to he. He never learned the skill of swimming, it never occurred to be very easy. And again, he winced as he flipped his coin and it twirled to his feet. How is this day? And he blamed the coin now aiming for the waves as he hesitated at the swirl of water that now raged and rained. Blue-eyed girls were waiting and he was drowning in the spray. Blue-eyed girls you should be acquainted with but for shouting and flailing. Turn your life on the flip of this coin. Turn upside as h o u s h o u normally avoid. And promise me, you'll follow what it says, whatever it says. Finally, slugs it back to land, feeling chewed up and foolish. Empties his pockets on the sand, spewing a pool each. Staggers back to his dad, who's too cool to be. So he says, Why'd d i you have me follow the stupid rule, please? To be honest, little fellow, I'll tell you, I was just as afraid as you. But you said you wanted to get with people and places ever new. And I got a bit scared about the fate of my baby stung's future So I invented a reason to see whether you could ever make do And as soon as you appeared behind that rock looking angry at me I soon realised what a hell of a man you've ended up being I knew you'd worked out how to swim, which I hadn't had in me And I stand as a companion of you, proudest a man has ever been Turn your life on the flip of this coin Turn upside, a choice you normally avoid And promise me, you'll follow what it says, whatever it says Electro, Reggae, World. Deux heures de son, pas comme les autres. Le C'est dans la Belle Rock. Partie chercher des cigarettes. Elle n'est jamais revenue. Je l'attendais avec une allumette. Elle n'est jamais revenue. チェッシュで締めく e って、いつも食べて、いつも食べて、いつも食べて、いつも食べて、いつも食べて、いつも食べて、いつも食べて、 どのくらのくらいのくらのく 私の写真は私の写真です。 テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ ジャン u チェーシー チューシャーでシャーレット。Tu veux une On the flip of a coin, premier extrait du quatrième album de The Streets. Mike Skinner de retour avec l'album Everything is Borrowed. De retour aussi en France, malheureusement pour une seule date. Hein, si vous nous écoutez sur le podcast, sachez que Mike Skinner et The Streets seront à la laiterie de Strasbourg. Ça sera le 18 novembre prochain. Et puis là, à l'instant, un magnifique duo hein, sur le dernier album de Tanger. Parti chercher des cigarettes. Il est toujours 20h dans le monde moderne. C'est toujours le nom de cet album. Quatrième album, il me semble, aussi pour Tanger. i Magnifique duo. Tiens, on parlait des mardis du Grand Marais, c'est l'actualité. Et en parlant de duo, on s'en écoute un tout de suite que vous connaissez forcément si vous êtes habitué du 89.4, Sylvain Giraud, and Friends, ou alors featuring Sarah a g a s on pourrait dire, ça s'appelle Dans tes yeux. どうぞ。 débloires Plongea dans le trou noir、Sans le faire exprès。 ジョーン。 La chaleur de t o u sang, et même si c'est pour rien, pleurer ça fait du bien. Ils seront en concert du côté de Riorge s ce mardi pour l'ouverture, tout premier concert de cette nouvelle saison des Mardis du Grand Marais. Sylvain et Sarah, ça me fait vachement plaisir de pouvoir dire ça quand même à l'antenne. Ah,、oui. ah, Sylvain, comment vas-tu? Très très bien, ravi、bon. d'être accueilli dans. T'as vu, je t'accueille en artiste. Il <rire> n'y、ouais, ouais, ouais, ouais. a pas、ouais. le tapis rouge, mais pas loin. Non, mais il s'est rasé pour l'occasion. C'est vrai,、ouais. t'es bien peigné. C'est、ouais, un peu comme、ouais. les dessins animés des Simpsons. Tu sais,、ouais. c'est quoi Il est tout en brosse ou alors il est bien peigné sur le côté. <rire> c'est plutôt peigné sur le côté aujourd'hui. Je, je sais pas, j e s a i s pas. En tout cas, ça fait vachement plaisir. Donc, ça y est, on va y arriver. Donc, mardi du grand marais, quoique, c e s t pas une première pour toi. b e n il y a un an, il y a un an j'avais joué là-bas avec Specials Dom. s、ouais, T'as un ticket, genre tu fais la queue un an avant ou、mmh. c'est comme au supermarché, tu sais, c'est moi le numéro 1 Ouais, non, carrément. <rire> non, en tout cas, donc、euh, spectacle complètement différent cette année. Ah, rien à voir.、Ouais. Déjà,、euh, personnel différent sur scène Euh, déjà, il y a un personnel complètement différent sur scène. En fait, comment ça s'est passé C'est il y a deux mois, Cyril、euh, m'a appelé pour me demander si je pouvais faire、euh, un spectacle. Alors, Cyril, le programmateur, le programmateur.、Euh, des Mardis du Grand Marais, on lui fait un petit coucou d'ailleurs s'il nous écoute. Et j'ai fait, ouais, même pas peur. Même pas peur, comme ça tu lui a s dit, ouais, même pas peur. Voilà. Pas peur.、Ouais. Ça, Mais il y a vite fallu que j'appelle du monde、euh, à la RS e c o u e pour pouvoir m'aider. Ouais, parce que justement, le projet s'appelle Sylvain Giraud and Friends.、Voilà. Donc, qui sont ces fameux Friends Alors, Allez. Qui sont ces fameux Tour Friends Tour d'horizon des amis de Oula,、ah、bah déjà il y a Sarah. <rire> oui, je fais un petit coucou. Il y a, a Ulrich、euh, et Stephmo、euh, du groupe Hector aussi qui、ouais. jouent aussi dans Matos. Et il、euh, y a Stéphane,、euh, d'Aumur,、euh, de Kamawa, qu'on écoute souvent aussi、euh, sur Virgin. Et、euh, la collaboration avec les autres, comment ça s'est passé avec Ulrich,、euh, premier abord, bien、euh, Ouais, premier, ben, en fait, on ne se connaissait pas en fait. Quand、ouais. enfin, voilà. j'ai appelé, j'ai fait、euh, au secours <rire> J'ai besoin, besoin de monde. Et,、voilà. et puis Stéphane, on se connaissait parce que j'avais enregistré、euh, leur album. Ouais, Kamawa, Donc, exact. Voilà, et qu'il était passé. D'ailleurs, c'est lui qui joue la bassin dans, dans tes yeux. Voilà, il était passé, j'ai vu qu'en deux heures, il connaissait pas le morceau, il a, il a joué la basse nickel. Il fait ses coups, il va pouvoir le faire. D'accord.、Euh, C'est marqué sur le petit flyer, justement, que tous les gens peuvent trouver.、Euh, L'occasion aussi de présenter son projet Breaking Waters, mené avec Sarah notre Sarah, hein, Sarah、ben、de,、oui. de, de, de l'émission. Alors,、euh, collaboration aussi,、euh, ça, ça remonte. Il、euh, ah, y a un an. A un, un an. an、ouais. Un、okay. concert s p e c i a l s Dump, en fait. D'accord.、Ouais, bon, on, on a parlé après, et puis moi, je l'ai dit comme ça bon,、euh, bah, le fait que c'était très électro-pop,、euh, musique,、euh, tu sais, que je tiens au cœur. Et、euh, j'ai dit bah, si un jour tu trouves que tu as besoin d'une petite voix, voix Féminine anglaise sur un morceau, n'hésite pas. Et puis, oh, pas, pas très longtemps après, Sylvain est arrivé à la porte avec, un, avec une bande de、euh, bon, clés USB en disant bah Tiens, écoute, et puis essaye de trouver、euh, les paroles et.、Euh l e mélodie. Donc voilà. Alors, on l a alors, fait. à l'heure actuelle, Breaking Waters, ça c'est donc le nom du, du, du projet. Le,、mm -hmm. le nom qui vient de, de, de toi, Sarah Ben, Un petit peu des deux, quoi. Parce qu'un jour, on était en plein répète et puis c'était vraiment le fin de grossesse. On n'avait toujours pas trouvé un nom pour le groupe. Et、euh, Sylvain m'a dit ben, Ça va être la dernière fois que tu répètes. Alors, je dis Non, non, non, je vais être là jusqu'au moment que je perde mes os. D'accord. <rire> parce que Breaking Waters, Break,、euh, casser va, les、voilà. os, Waters. D'accord.、Ouais, très bien. Et、okay. aussi, c'est qu'on est, que on est franco-anglo,、ouais. et il y a le maire entre nous deux. donc... On casse l i s C'est vachement réfléchi.、Ah ouais, non, ah, oh, franchement, oui, on réfléchit.、Ah ouais、c e s t pas n'importe quoi, non,、ah、de toute façon.、Hein. Non, non, mais c'est bien ça. Gardez <rire> celle-là au niveau de la presse après qu'on vous donne des interviews. C'est bien. J'aime bien l'histoire de la grossesse et de, de la manche hein, aussi. C'est bien. Là, ouais, et bien. aussi, la collaboration, ça durait e r le temps de grossesse en fait. Voilà, exactement. <rire>、euh, au niveau de Breaking Waters, on a combien de titres de dispo pour l'instant au niveau écriture, vous en avez combien Ou là, on en a plusieurs.、Euh, en compo, b、voilà. ouais. Et certains sont mieux finis que d'autres. Voilà, c'est tout. D'accord. On, on va en écouter un dans, dans quelques secondes.、Euh, au niveau du répertoire, a, au niveau des spectateurs, quand ils vont venir mardi, on s'attend à combien de morceaux à peu près Un spectacle qui va durer combien de temps Ou à moins d'une dizaine de morceaux,、ah, une, va, euh, 40 minutes on va dire. D'accord.、Voilà. Et au niveau de, de, de, de, des répétitions, ça s'est bien passé Tout le monde s'est un petit peu bien accordé C'est un peu difficile comme ça m e i n t e n a c e Oui, justement, en plus,、euh, ça fait deux mois, enfin le groupe il est tout récent, quoi, parce que ça fait deux mois le temps qu'on monte le spectacle et tout, on a répété.、Euh... Trois fois, peut-être. Voilà. Mais ça va très bien. Tout le monde s a i t ce qu'il y a v a à faire et ça a l'air d'aller. quoi Bon, tout le monde est confiant pour mardi. Hein ah ouais, oui. Mais il faut, voilà. Non, le truc, c'est que qu ce qui est rassurant, c'est que ça va être du rock.、Quoi. Ouais. Voilà, du rock. On、ouais. peut y aller et tout. Faut, ça va bananer. quoi D'accord. Avec un petit, une petite touche électro quand même Une petite touche électro quand même. Bien bon, sûr. Très bien.、Hein. Allez, on a calé dans le CD、euh, Thing to Thing que vous allez interpréter, il me semble, mardi. Voilà. voilà. voilà. Mais c'est sous le... le nom de Breaking Waters. On ça, est d'accord. Ça, c'est Breaking Waters, mais、euh, ça, c'est la petite euh, euh, respiration. D'air frais、mmh. euh, voilà. dans, dans le rock. s e s t avec le posement dans le concert. Bon, très bien.、Euh, Thing to Thing, un, un titre qui va, on va dire, complètement différent du reste de l'atmosphère du, du concert, quand même. C'est vrai, c'est vrai qu'il se, démar qu se démarque, mais、euh, Breaking Waters et、euh, ce que je fais à côté, enfin, c'est rien enfin c'est pas du tout les mêmes projets non plus. Quoi.、Voilà. Il y en a un qui est plus chanson, enfin, qui sonne quand même très rock sur scène, et、euh, l'autre, c'est quand même plus électro-pop,、euh, beaucoup plus gentil, beaucoup plus、euh, moins rugueux, quoi. Très bien.、Euh, il faut dire aussi que c'est encore une démo, c'est pas、ah、maturisé s、ouais. complètement, donc c'est ce qu'on ce qu va écouter.、Euh, Est-ce que d'ailleurs l'avenir avec Breaking Waters, c'est quoi votre, votre délire en fait C'est de, de faire des concerts un peu comme ça tous les deux ou faire、ah、bah. un CD Eh ou... bien déjà c'est voilà, monter un répertoire, voir suffisamment de chansons pour qu'on qu ait un répertoire pour pouvoir jouer déjà C'est le plus important. D'accord.、Voilà. Après, on enregistrera et... si l'occasion s'en présente.、Mm -hmm. Et pareil pour、euh, Sylvain Giro and Friends. S'il y a des, par exemple des programmateurs qui sont là mardi et qui o n t d i s t Ah ouais, on a trouvé ça super bien, on veut vous booker et tout, ça c'est pas un souci ça si Ah bah non, non je pense pas, non Ce、euh, serait l'idéal. Mais... <rire> non, non, non, non, je pas, veux、hein. pas en fait. Non, bah <rire> oui, tu veux、ouf. Non, non, c'était un one-off, <rire> c é t a i t juste、voilà, pour faire plaisir voilà, à Cyril. Bon, très bien. Donc、euh, l'avenir、euh, pourrait être.、Euh, Pourquoi pas、ouais. Bien,、mmh, hein Ce s e r a i t bien. Allez, thing to thing, on s'écoute ça Sylvain, tu restes. Bah, du côté, tu connais bien la maison, hein, tu te, petit r a n q u i l l e tu restes à l'antenne. Et moi, Sarah, je vais、pareil. redonner ma, ma place à l'or b o n t r è s b i e n allez, on s'écoute ça donc. Breaking Waters, une chanson que vous écouterez en live, s'il vous plaît. Du côté de Riorge, ça sera mardi avec Sylvain Giraud and Friends. Landed, settled on the ground. Soon it'll move again and again. Pushed by the wind. Once again it'll move, it'll move. Settling where it lands. Finding a place to lay in peace. Will it last? Not so sure. ん エ lectro、レゲー、ワールド、2h de son, pas comme les autres。 Projet fumant dans la belle rock q a n t i q u e p r é s e n t ce Flowering Inferno. C'est sur un label True f o u l t s distribué en France par La Baleine.、Euh, nouveau projet hein, donc, pour c a n t i q u e On avait l'habitude de lui,、euh, mais plus hip-hop en général, mais ici, pas question de, de funk, ni d'électro, ni de hip-hop. C'est plutôt reggae, dope, jazz et soul. Mélange de, de musique jamaïcaine hein, et musique tropicale à l'honneur, avec une ambiance très décontractée. Parfait pour les, les siestes par exemple ou les apéros.、Euh, Euh, petite production plutôt sympa. Ouais, non, c'est bien,、euh, ça donne envie de se poser dans un canapé. De,、euh, voilà quoi. Exactement, bah, ça donne surtout envie d'écouter de la pub, non pas toi Ouais, une petite pub. Allez, une petite page publicitaire et on revient juste après avec、euh, encore des nouveautés. m o g u a i par exemple, et puis évidemment Laure qui reviendra nous parler de Nervous Cabaret et tous les détails pratiques des mardis du Grand Marais. Virgin Radio, Rohan. Événement musique, ce dimanche à Juan. Los Alamos, la coqueluche de la nouvelle scène en Argentine, au bar Le Terme pour une soirée exceptionnelle.、Ah, Rendez-vous au bar Le Terme ce dimanche à 20h30 en partenariat avec Stellarium. Un événement. Virgin Radio, Rohan. La ville de Riorge présente les mardis du Grand Marais. Ce mardi 23 septembre, ouverture de la saison des Grands Marais. Avec le rock violent et fragile des New Yorkais de Nervous Cabaret. Et en première partie, chanson de pop-rock en compagnie de Sylvain Giraud and Friends. Je vois mieux. Je vois mieux. Ce mardi 23 septembre, ouverture de la saison des Grands Marais. Les mardis du Grand Marais, toutes les infos sur riorge.fr, rubrique Bougez. Label rock électriquement. Label rock, la rock électriquement. Très satisfaisant. v i r g i n Radio, Rohan. La Belle Rock de retour sur le 89.4. Encore 40 minutes de bon son. Encore des nouveautés avant de réaccueillir à nouveau l o r e Mais elle est d était j à elle é impatiente. Elle est venue tout de suite. Allez.、Euh, deux nouveautés. m o g w a i et、euh, Pivot. Quoique Pivot n o n pas vraiment mais plutôt une actualité. Concert. m o g w a i est-ce que ça te parle ou pas, Sylvain Ouais, ça, ça fait une dizaine d'années. ça C'était 98, je crois.、Euh, premier album ou quoi Ouais, non, il me semble. ouais Ça a début... commencé. On appelait ça du post-rock à l'époque. Ouais, s toujours t o o u u j r toujours. toujours, ouais, toujours ouais. Ouais. Alors, de retour、euh, avec un nouvel album hein, qui va sortir demain. L'album s'appelle l d h o q u is e t Howling, distribué par nos amis de chez Piace. Un sixième album totalement instrumental. Dix titres dessus, la présence prédominante d'un orgue électronique dessus. Ça, c'est la grosse nouveauté de l'album. On s'en joue tout de suite un extrait. Quoique, ce s t pas l'album, c'est le single qui s'appelle Bad Cat, la phase B du, de ce single, avec un titre qui devrait faire rire Sarah à l'entrée de la radio, puisque ça s'appelle Stupid Prick Gets Chased by the Police and Lucy's His s l u t Girlfriend. Ce qui est vraiment très vulgaire, mais ça nous plaît. Ou dans la belle rock, voilà. Mogwai, donc tout de suite, c'est parti pour un petit peu de post-rock avec un petit orgue électronique dessus, donc. Cool. Ah, cool. Instrumentaux de qualité dans la Bell Rock, un extrait du premier, premier qu'est-ce que je voulais dire, du nouvel album, sixième album、euh, complètement instrumental de m o g w a i Ils viennent d'Écosse, de Glasgow, plus précisément. Et puis à l'instant, ils venaient d'Australie, de Sydney. Ils seront en concert demain. Alors je sais que c'est du côté de Lyon, mais c'est pas si loin que ça. Pour aller voir du bon son pivot en concert demain, lundi 22 septembre, à la Marquise de Lyon, un groupe australien、euh, qui cite parmi ses influences Sylvain. Ça m'a fait un petit peu,、ah, un petit peu comme ça. v a、euh, n g e l i s Jean-Michel Gers. Ouais, mais ils sont mieux, ils sont mieux reconnus à l'étranger que chez nous. C'est、ouais. vrai que Jean-Michel Gers, chez nous, c'est un peu péjoratif. Et dès qu'on sort un peu de la France,、euh, il y a plein de gens en électronique qui se rendent compte de lui. Ouais, c'est que. Cl... Et v a n g e l i s aussi. Ouais, moi, du... c'est vrai que c'est deux artistes que j'ai du mal à écouter personnellement.、Euh, pareil, un petit peu pareil. J'aime Par mieux contre, les deux suivre n t、euh, Sur le site、euh, internet et sur le communiqué de presse, ils citent aussi parmi leurs influences Autechre. Ah,、mieux. ça, c'est n o r e t les Talking h e a d s aussi. d o n ça, c'est bien.、Euh, en tout cas, allez les voir en live, hein, car ils bénéficient d'une excellente réputation avec des concerts souvent. Incendiaires, des guitares post-punk, des nappes de synthé comme ça, avec une section rythmique en live, franchement terrible. Nouvel album chez Warp Records, ça s'appelle Oh Soundtrack My Heart. Et le a a l b u m s p p l l le e groupe s'appelle Pivot, donc demain du côté de la Marquise à Lyon. Alors, on va terminer notre conversation concernant les mardis du Grand Marais. Avec、euh, bah, présentation, on a parlé donc, de Sylvain, Sarah et le reste des Friends. Par contre, le, la tête d'affiche de ce mardi vient de New York. York, un groupe qui s'appelle Nervous Cabaret. Exactement. Peux-tu nous éclairer de ton savoir sur ce groupe new-yorkais, ma chère Donc, ils sont dit Cabaret Rock Footrack. D'accord,、ah, j'aime ça. Appuyé par des cuivres balkanisants. Je ne sais pas si ça se dit, mais、ah, oui, euh, qui sûr, donnent si un si. genre bien, une, marque, une, marque, une bonne marque déposée, Nerveuse Cabaret. Et la présence、euh, indéniable et la voix sans、euh, sans sans pareil d'Elias Kahn, le chanteur.、Et、il paraît、voilà. qu'il est super sympa, lui. Je, ben, je te dirais, on, tu verras de toi-même d'ailleurs.、Euh, C'est le genre que. pas, pas Star du tout, tu lui laisses ton mail et tout, il répond à tous ses emails et tout, le mec super sympa quoi. Et il est là, ils sont, les Nervous Cabaret i l sont s là que pour deux dates en France, dont une à Riorge, donc il faut venir. Après, Elias k a n partira en tournée avec Mademoiselle K pour faire ses premières parties. Ah o u i d'accord. Voilà. D'accord, très bien. Il je...、euh, y a un album hein, qui existe qui s'appelle Drop Drop, qui est sorti il y a un ou deux ans. En 2007, il est sorti l'année dernière chez euh, Naïve. Euh, très bel album, hein, on va s'en écouter、euh, un extrait.、Euh, juste le temps de parler d'autres. Il、euh, y a des choses qui vont être présentes aussi ce mardi, comme traditionnellement, l'année dernière, c'était le cas aussi. v o i、ouais, l c'est pas encore、Assos. une tradition, mais ça va peut-être le devenir, un espèce. espèce De forum, c'est laisser la possibilité aux associations et、euh, structures qui font l'actualité musicale locale de présenter leur saison, donc quelques noms en vrac、euh, Papillon Bleu. Euh, tout Your Attitude Production, Canal Jazz, la c o p l e i r e la boîte à musique, l'espace culturel du Brionnet et je crois bien qu'il y a Label Rock aussi. Ouais, aussi, ouais. On va venir mettre une grosse affiche et puis on mettra aussi、euh, une sorte de papier avec la possibilité pour les gens de marquer leur nom et leurs adresses e-mail pour recevoir des infos sur l'émission. Je pense que c'est ce qui est le, le plus sympa. Et pour r a e voir en vrai, ouais. o n pourra e voir en vrai, ouais. Super. On pourrait le toucher. <rire> bon, j'enlève les lunettes, je mets les lunettes de contact. Non, non, c'est pas du tout ça comme ça. Ouais <rire>、euh, euh, T'es mignon comme ça. Ouais, tiens, en pariant de. Merci, Combien je te dois、euh, En parlant de、euros. Trouilleur Attitude、euh, Production, il y a une coprod avec eux qui est malheureusement annulée, c'est ça Non, non, la coprod n'est pas du tout annulée. D'accord,、ah, pardon. C'était、euh, la coprod sur Orange Blossom le 23 décembre et c'est Orange Blossom qui est annulée.、Ah, D'accord. Voilà, parce que la chanteuse a quitté le groupe, et pensaient pouvoir la remplacer、euh, fin d'été et pouvoir assurer la tournée, est est, ça n'est pas fait. Donc,、euh, probablement une soirée qui va basculer sur une soirée DJ. Avec des noms comme Molécule ou、euh, Chinasman. Donc, je pense que Cyril est en p o u r p a r l e r avec ces gens-là. Et puis, deux DJ de, de Touilleur Attitude Production. D'accord, très bien. Donc, ça, ça sera le 23 décembre. Autre fait important aussi, c'est les partenariats d'hiver. On va parler par exemple du Zèbre étoilé qui,、euh, chaque année, sont là et ils seront encore là、euh, cette année. C'est bien ça. Voilà, nos joyeux limonadiers sans langue de bois, au décor complètement aussi foutraque que n e r v o u s Cabaret sont là. Bon,、euh, l'atelier du goût de la PJJ, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui sont au courant de ça. Mais c'est que les artistes en général, et moi j'ai eu l'occasion de,、ouais, de, de parler、mmh. par exemple avec、euh, Acoustic Ladyland qui était franchement sur le cul、ah, de la tout, bouffe non, et que tous vous les opposés. Ça les va、artistes. pas mal.、Hein、en fait, on travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse sur,、euh, sur un atelier qu'ils ont qui s'appelle l'atelier du goût. C'est-à-dire que les jeunes、euh, ont un atelier où ils apprennent à faire、euh, à manger de la cuisine de très haute qualité, je vous le confirme. Mais c'est aussi le rapport avec、euh, le, les gens servir, etc. Et du coup, il y a un Rapport avec les groupes qui est assez sympa. Euh, euh, plaisir gustatif, plaisir musical. Donc il change.、Ouais. Bon, Sylvain, tu vas te régaler mardi. Non, mais je connais déjà la maison.、Euh, c'est pour ça qu'il franchement... a invité plein d'amis, Sylvain. <rire> non, non, mais、euh, sur scène. Et il faut le dire qu'en général, quand on vient assister au concert du mardi du Grand Marais, ça se termine toujours au McDo avant. C'est vrai. Oui.、Ah. oui. Alors là, pour une fois,、Pouvre、pour une、vous. fois, enfin moi, je vais me taper le McDo tout seul, <rire> mais toi, tu seras bien accueilli là-bas. Ah non, sais, non mais de toute façon, tous les artistes,、euh, ils hallucinent à chaque fois qu'ils arrivent là-bas.、Bon. Non, mais c'est vrai.、Hein. Mais ils se souviennent des c a t e r i n g e les boîtes de preuves. Non, en général, on appelle, ils ont bien envie de venir voir.、Ouais. Autre partenaire depuis, bah, depuis, ça fera la troisième année maintenant, c'est cette、euh, radio, donc Virgin Radio, avec la retransmission encore d'extraits de, de, de concerts. d o n Croise on c les toits pour avoir du bon live et ça va, ça va bien le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on retrouvera des extraits de Sylvain g i r a u d and Friends et Nervous Cabaret. et hein, Ça sera bien ça bah Super Bon, Nervous Cabaret,、ouais. on s'en écoute un extrait ou pas Oui? Bah, pourquoi? Oh, pas. pas. Oh, l e z Non, on zappe? Non, si, si, on les met, on les met. Allez.、Euh, donc, il serait de l'album qui s'appelle Drop, Drop. Ils seront en concert donc ce mardi. On les écoute tout de suite. No politics, no sex.、Ah, It's a、war. We're up down at the time. I'm gonna make that shit a l l u p a bit. p h i t e in your eyes. a i d No politics, no sex, no food, no booze, no friends, no talk, no news. I'll make that shit a l l u p a s a i d t h a t i I, I i make it to l u p a s a i d t h a t No food, no booze, no friends, no talk, no news Now I hope you're ruffle at all I said no politics, no sex No food, no, no booze, no friends, no talk, no news、uh, Make that shit toll up、no、And then there's peace and war Well, I'm down, not to die I'm gonna make that shit toll up A big pain in your eye I said no politics, no sex, no food, no booze, no friends, no talk, no news Oh,、uh, that shit make I'm politics, I'm sex, I'm food, I'm b o o z d I'm friends, no talk, I'm n e s I'll make that shit to run for me. r It e d h e a r t s with every pulse w e r e n o t shown to fight it The back r of the circle p i r e s c'est une nouveauté signée Label Rock, tout premier album sorti pour ces Anglais qui viennent de chez XL Recordings. Ce que j'aime bien avec ce groupe, et je suis sûr que tu ne vas pas me contredire, Sylvain, c'est que le public peut être divers. Je trouve que ça va aussi bien pour ceux qui aiment le rock que ceux qui aiment l'électro. Ouais, d'accord、ouais. ou pas Ouais, et même ceux qui aiment la disco, même. Ouais, ouais, même. l y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Ah ouais, d'accord. e、euh, n tout cas, cet album est vachement bien. Il s'appelle tout simplement Friendly Fires. Il est disponible. On a une seule date, hein, de dispo en France pour eux, enfin, du moins dans la région. Ils seront en concert à l'épicerie moderne à Lyon. Encore une fois, l'épicerie moderne. Hein, ça sera le jeudi 20 novembre. Voilà. Il n'y a rien, c'est pas un mardi, tu vas pouvoir y aller.、Là. Bah ouais, c'est cool, juste. C'est bon ça. Friendly Fires, donc un tout premier album, Friendly Fires, c'est vachement bien. Voilà.、Euh, les, toutes les infos pratiques concernant les mardis du Grand Marais, on commence par exemple pour l'ouverture des portes cette année, toujours Toujours 20h30. à 20h30, début du concert, 21h, sauf si un peu trop de monde. Au niveau des préventes, moyen d'acheter les billets à l'avance Oui, à la m u s i t e c de r i a r g e qui se trouve place centrale à r i a r g e Centre, pour l'instant fermée parce qu'on est en plein déménagement, mais qui ouvrira,、euh, on peut dire qu'à partir de début novembre, les préventes recommenceront. Au niveau d'écouter les groupes en avance, la m u s i t e c La m u s i t e c voilà, tous les CD des groupes déjà passés au Grand Marais qui sont empruntables écoutables, ou écoutables sur place et de ceux de la saison en cours. Voilà, D'accord.、Ouais. Euh, au niveau des abonnements, il y a toujours、euh, plusieurs formules possibles. Voilà, un abonnement plein tarif à 36 euros et un abonnement tarif réduit à 24 euros. Donc,、euh, l'avantage, la, c'est qu'il n'a pas de, de durée limitée dans le temps, il n'est pas nominatif et permet d'avoir une place gratuite. Bon, très bien.、Euh, dernière petite chose, la carte aimera toujours.、Euh, toujours、bienvenue. acceptée, voilà. Bon, bah très bien. e t bien, écoute, merci d'être venu nous rejoindre, Laure. Tu vas aller faire un petit tour du côté du Terminus, j'espère. Oui, j a i pas le choix.、Bon, <rire> m a i s C'est avec vrai, plaisir. Bon, bah très bien. Donc,、euh, Los Alamos hein, ce soir à partir de 20h30 au terminus près de la gare. Et puis donc les mardis du Grand Marais qui recommencent ce mardi à partir de 20h30, ouverture des portes. Le premier concert avec Sylvain g i r a u d and Friends, ça sera 21h quelque chose. Et puis dans la foulée, les New Yorkais de Nervous Cabaret. Voilà, après cette toute belle, douce voix de l o r e un petit peu de bruit dans la Belle Rock avec Tagada Jones. peu de bruit dans la Belle Rock. Vous en avez l'habitude et vous, vous êtes nombreux à nous envoyer des emails en nous disant il faut que ça bourrine un petit peu maintenant. Voilà, c'est fait. Tagada Jones, nouvel album pour les 4 Bretons, 6e album. Il va paraître demain et il s'appelle Les Compteurs à Zéro. Un album symbole de la longévité musicale de ce groupe qui a eu l'occasion l'année dernière de fêter son m i l l i è m e concert. Voilà, énorme,、euh, si vous êtes fan de cette scène punk hardcore hexagonale, n'hésitez pas. Achetez-vous les compteurs à zéro, c'est dispo à partir de demain. Et puis、euh, à l'instant, Cap Bambino qui seront en concert hein, à Paris、euh, ce jeudi 25 septembre.、Euh, duo bordelais hein, composé de Orion Bouvier et Caroline Martial qui développe une musique électronique contemporaine efficace et énergique.、Très、Je、chérie. crois qu'on est tous d'accord avec ça, oui, oui. Oui, ça marche. L'album s'appelle Zero Life Night Vision sur le label anglais Alt Delete r e c o r d C'est drôlement bien tout ça, c'est bien, c'est bien, on aime. Là, il bourrine bien, c e t a l b u m il est classe.、Ouais. Bon, très bien, un petit、mm -hmm. peu plus calme. Notre album coup de coeur de la semaine dernière, cinquième album pour la chanteuse islandaise Emiliana Torini. Un exemple, un extrait même, tout de suite, l'album s'appelle Me in Armini. Il est sorti depuis, i la est sorti l semaine dernière、hein. Voilà,、ouais. sur le label Rough Trade, distribué par Beggars Banquet. On s'écoute Jungle Drum. Musique My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. カーカーカー ト, トントン。 My h e a r t is b e a t i n g l i k e a jungle drum r o k o t o k a toko t o k a toko t o k a t o k k o t o k k o t o k k o t o k k o t o k k o Jungle Drum, issu de l'excellent cinquième album de la chanteuse islandaise Emiliana pardon Torini. L'album s'appelle Me and Armini,、euh, dispo chez Beggars Banquet,、euh, label Rough Trade. Voilà. Eh bien, c'en est、cool. terminé pour cette émission du dimanche 21 septembre. On se, retrouvera la semaine. Oui, on se retrouvera la semaine prochaine avec beaucoup de live. On espère vous diffuser justement du Los Alamos,、mmh, du Nervous、mmh. Cabaret, du Sylvain Giraud and Friends. Bref, ça va être la fête la semaine prochaine. Il y aura... On espère qu'on n'aura pas trop de nouveautés parce qu'il va falloir caser tout ce, ce live. Mais bon, <rire> la musique, comme、heures. disait Nagui, c'est quoi qu'il disait Il disait la musique, allez la voir en live. C'est ce qu'il d s t ça Donc,、ouais. euh, c'est ce qu'on va faire ce soir à partir d'une de, grosse demi-heure. Tous rendez-vous donc au terminus pour aller voir Los Alamos. Et sinon, à partir de 20h30 au mardi du Grand Marais, Sarah, Sylvain, merci. Merci beaucoup. Bah, merci à toi à Je croise les doigts, je touche du bois pour mardi. Tout va bien se passer, ça va、ouais. être génial. Et merci à Laure. C'est bien d'avoir une fille dans le studio. Ouais, c'est bien. Ouais, bon, ouais. la r e i n vitrale e l se débrouille bien.、Là. Ouais, très bien. Ouais. Mais la prochaine fois, on veut qu'elle ramène des petits, des petits biscuits ou quelque oh, chose oh comme bah, ça.、Oh, bah, <rire> toi, tu peux les ramener. Hein. Non. non, mais si, ça devrait être une tradition dans la Belle Rock. Chacun amène un petit biscuit ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être bah, sympa. Genre On avait、pourquoi、ramené、pas. tout à l'heure. Bon, Ils sont pourquoi pas C'est un vrai entrée. La semaine,、euh, la semaine prochaine, je paye mes biscuits. Bon, bah parfait. <rire> Impeccable.、Bon. J'assume. e、eh、t bien, pas de soucis. Allez, on, on, on va terminer cette émission avec une série de compilations、euh, qui s'appelle Light Night Tales, sélectionnée、euh, par des artistes, en fait,、euh, tels qu'il y a eu pour l'instant Jamiroquai, il y a eu Air, il y a eu Nightmares o n d Wax, il y a eu k i d l o c o En gros, quoi c'est les artistes qui proposent une sélection de ce qu'ils écoutent tranquillement à la maison.、Mmh. Le nouveau volume va sortir. Le 27 octobre prochain. Il est compilé cette fois-ci par Matt des Arctic Monkeys.、Euh, on vous joue, il y a plein plein de choses.、Hein. On va terminer l'émission avec The Stooges, hein, un classique. classique.、Euh, Dirt sur l'album Fun House. D'ailleurs, Philippe Manœuvre, rédacteur en chef de Rock and Folk, qu'on connaît bien hein, sur la 6 aussi,、euh, qu'il considère tout simplement comme le meilleur album rock de tous les temps. Voilà ouais, cette bah, faut compilation. Il n'a pas écouté n o plus vu q o n fait des gens qui écoutent. C'est、euh, Philippe C'est un,、okay、un super album. Bon, très bien. L'album s'appelle Fun House. C'était le deuxième album du du Groupe Diggy Pop Les s t o o g e s enregistré en 1970 et on termine avec ça. Ça s'appelle donc Dirt. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine sur le 894 de 18h à 20h pour la Belle Rock. Salut! Ciao! Ciao. Allez, sur le roulement de batterie, Sarah, 1, 2, 3. Ciao!